De ma maison avec vue sur la mer, j'en ai rêvé tout comme toi, tout comme eux, on a tous un air d'évasion dans le sang ou dans les veines. Cherche pas, je crois que ça c'est dans les gènes. On veut tous partir et chacun ses raisons. Martyr ou pas, bref, pas de comparaison. Chacun ses peines, chacun son mal-être Chacun son thème, chacun sa cause Donc chacun sa lettre Je démissionne, le rap c'est pas pour moi Si c'est un jeu joué sans moi, ouais Fasse mon nom du tournoi Tu crois que je vais envier l'homme qui vit la cité La soeur ou la mère qui prie par nécessité Je vis pas le ghetto, pourtant je compte fuir Je crois pas que c'est ceux qui n'ont rien Qui rêvent de construire Moi je veux bouger, la France c'est abandon Mais pour ça faut des sous, donc attendons Être là-bas, vive là-bas On part pas sans payer comme on part pas sans jugement J'ai la foi et le respect que je sois pas ni si je m'en m'en voulais pas de ne pas savoir aimer J'ai qu'adoré, je veux pas être parrainé mais pardonné Je manque de repères en ce monde Et je me perds dans ce long chemin qui me fera sortir de l'ombre On est tous des cas à part, y en a qui veulent le BMK Black FAC Mais moi je veux juste sortir de là Depuis tout petit on rêve de grandir ailleurs d'ici On rêve d'un empire d'ailleurs si possible avec Bissing Plus les jours défilent et plus je veux boucler les valises Plus je passe de vie à femme et plus ça me saoule le vandalisme J'ai fait de cette France mon cheval de course Car je veux pas finir triste, anonyme, parmi vous tous Je veux pas vivre dans le minima, ni même dans l'anonymat Je veux une vie comme au cinéma, si je rêve c'est que j'en ai marre pas si je prends J'ai le mal de vivre, mal de voir que ma mère prend de l'âge En gros j'ai le mal de mère, donc pas mal de nerfs à revendre, on manque de père, je suis métisse donc en manque de terre, puis j'ai honte mal dans ma peau, manque de tendresse J'ai passé un quart de ma vie à rêver d'être en Grèce Dur d'être jeune, dans ce pays y'a plein d'enjeux, de l'argent à la pelle c'est dur d'être un enjeu Mais si je rêve évasion alors mon pote balle rencontre quatre murs, lui il rêve des tensions, quand je pense à lui je me dis que je devrais pas, mais j'aimerais quand même partir, ça, ça je sais pas Mes sekę šlorė, ma belle villa, avec vue sur la mer. James. Yes. Hey, ma belle hey, villa, yes. avec yeah. vue <tompe> la mer. materially